The shoot it so wow the shooting shouldn't be so so grand C'est pourquoi a souhaité sauvage dès l'âge de 10 ans Devenir adulte avec des infos comme un mentor C'est éclaté les fangs de sont pas d'accord Nos grands frères étaient camins On se tapait des délires sur Blanche-Neige Et les sept nains maintenant les nains On gique les Blanche-Neige et ça fait classe des types clacent dans mortal combat À 13 ans il aime déjà l'argent Avis de mes poches sont parides Alors on fait le caillis de des poumes Qui sont désormais des soirées plus de tir au dessert Petit frère de tes pierres, je ne crois pas que c'était volontaire L'adulte c'est certain, indirectement a montré que faire le mal c'est bien Demain ses cahiers seront pleins de ratures Petit frère fume splips et casse les voitures Petit frère a déserté les terrains de jeu Il marche à peine et veut des bottes de cette lieu Petit frère peut grandir trop vite Mais il a oublié que rien ne sert de courir Petit frère et de thunes, de réputation de dur, pour tout ça il volerait la, la lune. Il collectionne les méfaits, sans se soucier du mal qu'il fait, tout en demandant du respect, peu lui importe de quoi demain sera fait, de donner à certains des raisons de mépriser son cadet. Dans sa tête, le rayonnement du tube cathodique a étouffé les vibrations des dames dames de l'Afrique. Plus de cartable, il ne saurait pas quoi en faire, il ne joue plus aux billes. Il veut jouer du revolver, Que tu a ses soldats, un guerrier, penser au butin qu'il va amasser. Petit frère a déserté les terrains de jeu. Il marche à peine et veut portes de ses dieux. Petit frère veut grandir trop vite. Mais il a oublié que rien ne sert de courir, petit, petit frère. frère. Les journalistes font des modes, de la violence à l'école existait déjà De montant les raquettes, les bastons, les dégâts Les coups de patte dans les pare-brises, des tirs des instituteurs embrouillés à coup de cutter Mais en parler au journal tous les soirs ça devient banal Ça s'imprime dans la rétine comme situation normale Et si petit frère veut faire parler de lui Il réitère ce qu'il a vu avant 8h30 Merde C'était des états de fait Mais là ces journalistes ont fait des états Et je ne crois pas que petit frère soit pire qu'avant Juste surexposé à la plus grosse acte violent Pour des grandes causes et de mes...